Thank、you Bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission, émission spéciale. Nous recevons aujourd'hui dans nos studios et on attaque un peu à l'avance, mais enfin nous avons des raisons.、Euh, nous accueillons Jean-Michel Mattei. Merci d'avoir fait le, je dire, le voyage, ce s t pas si loin que ça. Jean-Michel Mattei, qui ne vous connaît pas, franco-suisse, humoriste, imitateur, psychomotricien, quelques distinctions, y compris dans le sport.、Euh, vous êtes né à Blois, il y a tout un parcours, vous avez une longue carrière, tout va bien Oui Robert, tout va bien, oui, Robert, bien je suis content d'être avec vous là, et puis、euh, Guy, l o r s Qui viennent nous rejoindre. Mais、euh, ouais, non, je suis très content de venir sur votre radio parce que je l'écoute、euh, et c'est vrai. Chaque fois que je prends l'autoroute, je mets toujours sur JFM quand je passe、euh, Bellegarde. Donc,、euh, voilà. Donc j'écoute tout le temps. Il y a beaucoup de chansons françaises, j'aime bien. Et Guy a fait un petit préparatif pour vous accueillir. Ah, super. Oui,、oh、ben, bonjour, bonjour Jean-Michel. Pardon, oui. Bonjour, bonjour Jean-Michel. Bonjour Ludo. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous recevoir chez vous par l'intermédiaire du 91 et du 1 0 2 5 Aujourd'hui, bien sûr, Jean-Michel m a t é l i Qui l'aurait cru? Un franco-suisse en pays de Savoie est né à Blois. Et qui de plus est humoriste. On ne peut même pas, on peut même rajouter, pardon, corse. Mais avant tout, Le savoyard m e r m i l l o u dit f r a n c m o u i l l é le skieur parisien ou encore Marc Véra, trouve ses principales sources d'inspiration dans les personnages de régions qui lui sont c h è r e s en caricaturant particulièrement les Corses et les Savoyards dans ses chansons. parodier et des histoires. La plupart du temps, tout se déroule en pays de Savoie. Pourtant, c'est le métier de psychomotricien, comme vient de le dire Robert, que vous exerciez à Genève avant de vous lancer dans la voie humoristique en 1990 grâce ou plutôt avec l'aide d'un ami restaurateur. Et c'est avec le Savoyard Yves Montand, le Parisien, la, la, la crise, le secret bancaire, les nouveaux chanteurs, le Mario, le Daubé, le réchauffement de la planète, le petit pays, f r a n mouillé, le, le, les, les, les mois de l'année, le pianiste de concert, le moniteur de ski, la grande Jaja et les pays de Savoie que vous remplissez, l'Olympia, Bruno Cocatrix à Paris. C'est、oui. pas rien. Tout dernièrement, AOC. AOC. Alors <rire>、bon、là, je peux en parler, je l'ai vu. Appellation d'origine contrôlée vient d'apporter un air nouveau à votre spectacle. Vous nous parlerez. D'Antonin Oreiller-Cotillou,、oui. puisque c'est A-O-C, mais aussi、euh, ben, tout simplement des tournées à venir. En attendant, Jean-Michel m e t t e y merci de bien avoir voulu accepter notre invitation pour cette émission en direct sur les ondes de Sorgia FM. Merci beaucoup. Merci, ben, merci de m'avoir invité. <rire> c'était bien normal et c'était bien la moindre des choses. Parce que, si vous permettez, on a, on, on a remarqué quand même quelque chose, Jean-Michel, c'est que, et ce n'est pas anodin, C'est que très souvent, vous participez à des actions telles que vous allez、euh, entreprendre la semaine prochaine,、ouais. puisque vous êtes l'invité、enfin, euh, de, euh, de James Tambiance, un team, team qui, qui s'occupe、euh, de gens, d'enfants de, qui sont dans l a p o s s i b i l i t é et des choses diverses. Et vous êtes donc samedi prochain à Franklin. À Franklin. 15,、ouais. Donc,、euh, c'était important aussi pour nous,、ouais. euh, bah, tout simplement, de vous De vous avoir à l'antenne, parce que ça nous paraissait quelque chose d'indispensable.、Ouais. Voilà. Et avec votre humour, vous faites rire les gens, et c'est tant mieux. C'est t a a i s a i t vrai que, bon, moi, je, je suis pour le, j'allais dire, dans ce m o m e n t il nous reste que le partage et la solidarité. Et pour moi, c'est pas un vain mot. C'est vrai que je fais beaucoup de spectacles pour les associations, me demande n t beaucoup. Alors évidemment que je fais pas ça、euh, gratuitement, parce que moi, c'est mon métier. Mais je reverse, par contre,、euh, ma, ma, ma façon de faire, c'est que je travaille aux entrées. Donc, il h、euh, y a aucun risque financier pour les organisateurs, puisque je demande pas un cachet. Et sur la totalité, je reverse un, un pourcentage. Voilà, je reverse un pourcentage sur,、euh, sur ce que j'ai gagné, ce qui fait que les associations gagnent de l'argent.、Euh, moi, je gagne ma vie, voilà. Et donc,、euh, c'est, et tout le monde est content. Et les gens passent une bonne soirée. Et donc, Jean, voilà. Jean-Michel, comment est-ce qu'on passe de, de, psychomotricien à humoriste? Parce qu'il y a un monde entre ces deux、ouais. n s Alors, ce qui se passe, c'est que,、euh, l'imitation, j'écoutais un jour une émission avec Roberto Alagna, le célèbre ténor français. Et en fait, on lui posait la question, qu'est-ce que, comment, qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois quand il était, s'il devenait à faune? Et moi, ça m'est déjà arrivé deux fois. Et là, il dit cette chose, avec laquelle je suis d'accord. Il dit, le, il dit, la voix que j'ai, c'est un don du ciel. Donc moi, si vous voulez, les imitations, c'est un don du ciel. C'est-à-dire que, une imitation, bon, moi, je suis bien copain avec Didier Gustin, Laurent Gérard, c'est des, c'est des potes. On est bien d'accord pour dire, discrètement, en fait, ça ne se travaille pas, une imitation. C'est-à-dire que c'est, o ù on sait faire, ou on sait pas faire. Voilà.、Ah, une, une imitation, je pense, c'est vraiment un don. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, moi, quand j'ai imité Cabrel, d'un seul coup, je me suis dit, a t t e n d s lui, je peux le faire. Mais c'est juste que j'y avais jamais pensé. Donc,、euh, voilà, c'est, en fait, ça se travaille pas, une imitation. On peut, on peut juste,、euh, il faut observer, effectivement, maintenant, surtout à Paris, je dirais, dans les radios, c'est la course à celui qui va faire l'imitation qui n'a pas été faite. e、euh, et pour ça, Laurent, je trouve, c'est le plus faire, c'est le plus fort pour faire la trace de ça. c'est lui qui a commencé à faire Strauss-Kahn,、euh, Jack Lang. La façon dont il fait Johnny Holiday, Laurent Gérard, c'est voilà, il a, il a fait une trace. Vous voyez ce que je veux dire? Le Luron, bon, c'est le, comme lui qui a commencé aussi avec sa bande-elmas et tout ça. Mais ça, si vous voulez, c'est de l'observation. Et tout de suite, on chope le, le petit côté, travers de la personne, et puis on, on, on, on l'amplifie un peu. C'est ça, être imitateur. Mais, j'ai, des copains qui essayent de faire Asdamour, de toute leur vie, ils n y arriveront jamais,、quoi. Donc, c'est mieux qu'ils continuent à boire. e t bien, donc, <rire> mais,、euh, Voilà, c'est un don du ciel. Donc, à partir de là, moi, le jour où je me suis rendu compte, si vous voulez, bon, déjà, puis aussi,、euh, quand j'étais,、euh, plus enfant, adolescent, je me suis vite rendu compte, à la cour de récré, quand je racontais des histoires, je faisais rire tout le monde et on me cassait pas la gueule. Donc,、euh, je, je, j a i pu l'analyser après, si vous voulez, mais c'est vrai que souvent, moi, avant d'aller à l'école, je cherchais des petites histoires de toto. Je, à l'époque, c'était l'histoire de toto. Et moi, je faisais rire tous les copains. On me filait des bons becs et tout ça. Mais jamais on me cassait la gueule. Et,、euh, et donc,、euh, j'avais un statut spécial. J'étais celui qui faisait rien. Et après, quand j'ai fait du sport, on en parlait tout à l'heure, du basket, en l'occurrence, dans les, dans les déplacements, dans l'autocar, c'est toujours, on me demandait toujours de faire des imitations, de faire rien. Donc, j'ai toujours eu ce statut. Et puis,、euh, le jour où je me suis rendu compte que ce que je faisais, tout le monde ne savait pas le faire, c'est là où je me suis dit, j'étais attiré par la scène, puis enfant, comme beaucoup, j'ai fait du théâtre à l'école, et ça, ça me fascinait, ça me passionnait,、quoi. Donc, e、euh, t tout à c o u p à un moment donné, j'ai fait le choix de faire que ça. Rien, comme je dis, <rire> sur le temps de l'humour, avant, j'avais un métier, parce que j'ai fait des études pour ça, et maintenant, c'est une aventure. En, en, même temps, quand on apprend,、euh, dites, non, ça s'apprend pas, c'est un don. Il y a le don, effectivement. Et puis, il y a les mimiques. Vous parliez de,、ouais. de, de Laurent Gérard. Il y a les mimiques, ça, ça se travaille, ça, Jean-Michel. C'est quelque、non. chose que, moi, par exemple,、euh, les gens qui n e connaissent pas, et disent, tu travailles devant un miroir. Ben, je dis non, parce que moi, je, j'ai pas besoin de me regarder. C'est quelque chose qu'on ressent de l'intérieur. C'est-à-dire que moi, quand je fais Asnavour, pendant une imitation, par exemple, je peux très même, je sens même si je relâche l'imitation ou pas.、Ah, oui. Donc, faut être, c'est juste ça, en fait. Il Faut être concentré. Et puis, faire les gestes Asnavour, c'est, Il y a le regard, qu'on qu qu voit non, pas en radio, que je non, que non, que non, suis en non, train non, de non. vous faire.、Ouais. Il y a le regard comme ça, le regard un peu fixe,、ouais. la voix qui part, et puis voilà. Donc c'est comme e s t c ça. C'est marrant parce que ce que vous dites, et, et ça, ça doit être inné quelque part. C'est vrai parce qu'autrement, on ne peut pas interpréter les choses comme ça. Dans votre nouveau spectacle, ben, on reviendra、ah, dans, les, dans les imitations, mais dans votre nouveau spectacle, bien souvent, bien souvent vous prenez justement l'air d'un chanteur. Ah, parce、vous. que ça fait partie du, du effectivement, du, du, du, du, du s、ouais. c r i p t Mais c'est juste, il y a un passage où effectivement, dans AOC, on, on va pas trop révéler l'histoire, mais c'est vrai que, voilà, c'est l'histoire d'un cousin,、euh, voilà, le, de, de, cousin, Antonin, Antonin Rieck-Otiou, qui est cousin avec Jean-Michel Matéi, en fait. Ils sont cousins très proches. Donc on fait, je fais, bon, il beaucoup, faut b i e n voir le, le spectacle. D'ailleurs, j'aimerais bien jouer à Belgarde. parce que c'est une pièce de théâtre. c e s c'est plus un one-man show, là, c'est une pièce de théâtre. C'est un, un seul, ce qu'on appelle un seul en scène. Donc, je suis seul sur scène, mais c'est une pièce. C'est-à-dire que j'incarne, je joue un personnage du début à la fin. Alors, <rire> s t Antonin, Avrayé Cotillou, c s t u On peut en parler maintenant Oui. Oh oui, oui, a, oui. oui. oui, oui. C'est un célibataire paysan, comme il y en a plein par chez nous,、euh, dans les vallées,、euh, en, dans l'Ain, en Savoie, Savoie, partout en France, en fait.、Hein. Mais c'est un célibataire, si vous voulez. Moi, mes références, c'est Jean c a r m é Bourville, des gens intelligents avec un air con. Donc,、euh, <rire> c'est moi, je, ça, je.、Okay. Qui, ont, qui, ont le, qui, ont le, qui ont du bon sens, qui sont pleins de bon sens. Et puis, bah, suffit s a de regarder la place du village, là, avec mes copains de Paris. Souvent, ils interviewent des gens qui sont, qui sont pleins de bon sens, quoi. Et qui disent des, des, des vérités, des choses, voilà, toutes simples.、Euh, donc, le AOC, c'est ça. Et puis,、euh, donc, c'est, si vous voulez, j'incarte, j'ai dû apprendre un texte par cœur. Donc, ça, j'étais pas rompu à ce genre d'exercice, Parce que c'est pas moi qui ai écrit le spectacle. Donc, 30 pages par cœur, à, au mot près. Et mon metteur en scène m'a dit, tu vas voir après la liberté que tu as à jouer. Et j'ai découvert que je pouvais être comédien. Parce que le one man show, c'est pas être comédien. Le one man show, cinq minutes avant, je peux discuter avec vous avant d'aller sur scène. Là, quand je joue à OC, une heure, une heure et demie avant, je veux voir personne. C'est-à-dire que je suis, puis je mets ma cote, parce que je joue, j'ai une cote de paysan. <rire> Je mets mes bottes,、euh, trois quarts d'heure avant, ce qui fait que quand je les enlève pendant le spectacle, ça chlingue devant,、quoi. Non, je... <rire> a u premier rang, il y a quelques évanouissements. Non, je, <rire> non, je plaisante. mais, mais c'est vrai que j'ai, besoin de, de, moi, de, de m'isoler avant de jouer AOC. Ou ouais, je peux pas, parce que là, je joue un personnage. Et alors, ce qui est amusant, c'est que, enfin, évidemment, dans le One Man Show, j'ai, une interaction avec le public que là, je ne peux pas avoir parce que, mais les gens qui me connaissent,、euh... À un moment donné, Antonin, il se sert du vin, mais e n en fait, c'est du jus de raisin coupé avec de l'eau. Alors, évidemment, les remarques, c'est, ça va, il est pas bouchonné, ou, ça va aller, j'entends santé, puis je peux pas leur répondre, parce que moi, je suis dans mon personnage. Bien sûr. Alors, je, faut, alors, je f i s e s s a i e déjà de pas rire, mais c'est surtout que très vite, ils se taisent, parce que voilà, il faut rester dans le, c'est une pièce de théâtre, quoi. Et puis, c est, c est, vous le disiez, Jean-Michel Matéi, euh, 30 pages, c'est pour ça qu'il s vous f o n t une telle concentration avant le spectacle. Oui, et puis c'est plus que je dois me rentrer dans ce personnage, c'est-à-dire que je, quand je rentre sur scène, je suis plus M a t i Et en fait, je pense que ça fonctionne parce que les gens le ressentent comme ça aussi,、ah、ouais, donc、oui. ils le r e s s e n t e n t comme ça.、Hein. Et ce qui, ce qui est amusant avec ce, avec ce spectacle, c'est que, parce qu'il n'y a pas que du rire, il y a beaucoup d'émotions.、Euh, voilà, c'est. Moi,、bon, je rajouterais rajouterai même, pardon hein,、ouais. de vous couper, mais il y a surtout de l'émotion. Il、ouais, y a surtout de l'émotion, o、ouais. u i Parce que vous, vous l'avez vu. Ouais,、ah, ouais, moi, je、ouais. l'ai vu à f r a n g y Oui, à f r a n g y je suis. Enfin,、ouais. euh, tout le monde est tombé sur le truc.、Ouais, ah, les gens、pardon. aiment beaucoup.、Ouais. Ouais, c'est vrai, ça touche beaucoup les gens. Et alors. Après ce spectacle, curieusement, à la différence du One Man Show, les gens viennent nous toucher la main.、Ouais. C'est comme si, justement, d'avoir reçu des émotions assez fortes, ils avaient besoin d'un contact besoin... corporel. Là, c'est le psychomotricien qui parle, mais,、ouais. mais c'est vrai que j'ai, alors que, après le One Man Show, c'est beaucoup des selfies,、euh, je vends des DVD, des choses comme ça, des, des, des autographes. Que là, il y a ce besoin de venir toucher la main, et surtout, il y a toutes les générations. Et ça, ça m'impressionne. Il y a des jeunes de 15, 16 ans, 17 ans qui viennent, qui viennent voir. puis qui me remercie à la fin, puis les gens me remercient,、quoi. Donc, c'est, c'est, e s t e c'est h o u e t t e ça, q u a je, Jean-Michel,、oui. pardon. Jean-Michel, est-ce qu'on, en parlait un petit peu avant,、oui. euh, avant d'être à l'antenne? On revient au, au spectacle vivant.、Oui. Parce que, on revient au théâtre. Il y a peut-être une période de creux, mais on, on va re, on, on retourne à l'avenir. On va revenir, oui.、Ouais. Je peux, je que... rajouter quelque chose? Est-ce que le fait, justement, pardon, ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire,、non. au contraire, hein, je crois même que c'est revalorisant pour vous et pour les gens qui, qui, qui vous écoutent et qui vous voient. Est-ce que le fait de, de travailler dans des petites salles, en fait,、oui. est-ce que est, pour vous, c'est plus revalorisant Est-ce que ça apporte quelque chose de plus Parce qu'en définitive, qu'est-ce que vous faites voir Vous faites voir la vie de tous les jours dans nos pays Oui, tout à fait.、Ouais. Alors, je le, joue,、euh, je, le joue par, je le joue dans les petites salles, dans les grandes salles. Euh, j'ai joué aux Allobroges, il y avait、oui, 600 oui. personnes. Ah、oh, oui, non, je veux dire. Alors moi, je vais partout. Et quand j'ai fait l'Olympia, quand j'ai fait l'Olympia, les gens, après, ils me disaient, monsieur Mattei, vous n'allez pas venir jouer dans, n o t r e village, vous avez fait l'Olympia. o、oui. u Puis moi, je leur répondais, non, non, mais attendez, si j'ai fait l'Olympia, c'est pour pouvoir venir jouer dans votre village. <rire> Parce que maintenant, vous me connaissez. Mais il, les gens, ils disaient, on a une salle, a v e c 200 places, 150 places. Je dis, oui, il n'y a pas de problème. Je dis, moi, je suis comme un médecin de campagne, quoi. Dire, non, <rire> puis, c'est pas ça. Tout le monde a le droit de me voir. C'est ça, moi, mon leit motif. C j'aurais fait notaire,、euh, ou avocat, mais, <rire> pour qui, q u nous écoute. Mais,、euh, c'est vrai que, dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Donc, e、euh, t moi, je, dans les petites salles,、euh, là, je vais jouer à Chena Les f r a s e s je ne savais même pas où c'était, vous non plus.、Euh, Chena Les f r a s e、euh, s c'est vendredi prochain. Vendredi prochain. Vendredi. Prochain, eh ben, la salle, elle fait quoi? 150, 180, ils arrivent à bourrer à 200 personnes. Et puis à Franklin, bon, Franklin, c'est un peu plus grand, je crois qu'on arrive à 300 places. Mais là, c'est loin de Manchot, et i s c'est plein, je crois. Oui, c'est plein. Oui, c'est plein, c'est complet, bon, d'accord. Jean-Michel, François, vous avez fait le. Je vous coupe, pardonnez-moi, vous avez fait l'Olympia, mais vous n'êtes pas une star. C'est quoi une star C'est le piège. Non, mais c'est le public, en fait, c'est la médiatisation qui fait qu'on devient une star. Puis une star, ça veut dire une étoile, ça veut dire quelque chose qu'on voit, c'est ça, c'est quelque chose qui brille. Pour moi, une star, c'est Alain Delon, c'est Depardieu.、Euh, Mais ce sont des gens inaccessibles. Fanny Ardan. Ce sont des gens inaccessibles. Je ne sais pas s'ils sont. Alors, tout, les, tout ce qu'il y a autour d'eux les rend inaccessibles. Moi, Alain Delon, je peux vous dire que je l'ai croisé deux, trois fois dans un restaurant à Genève dont je ne dirai pas le nom, parce qu'il y a ses, ses habitudes. Mais c'est un monsieur tout à fait charmant,、euh, simplement dans, dans le seul fait qu'il me dise bonjour et qu'il me regarde droit dans les yeux quand il dit bonjour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, pour moi, c'est pas, il se la pète pas, quoi.、Euh, on peut dire des tas de choses qu'on veut. Je le connais pas personnellement, hein,、mm -hmm. Mais les deux fois où je l'ai, je l'ai rencontré, il m'a toujours salué en me regardant droit dans les yeux, parce que, il y a peu de gens dans, dans ce restaurant. Et, et donc,、euh, voilà, c'est, pour moi, une star, ça n empêche pas d'être humain, quoi. Et, e、euh, u t une star, c'est, bah, c'est, c'est une étoile, donc, à la traduction. Ça veut dire quelque chose qui brille, qu'on voit. Et effectivement, ce sont les médias qui font que ces gens-là sont très connus.、Euh, voilà, puis qui sont, qui sont sous les feux de la rampe. Oh. Et voilà. Et moi, à mon niveau, si vous voulez, je sais qu'il y a aussi des gens qui me considèrent、euh, comme, ah, des fois, qui me disent, ah vous êtes vraiment Jean-Michel Matéi, parce que, bah, je passe à la télé régulièrement sur France 3.、Ouais. Puis, vous savez, quand vous passez à la télévision, c'est un peu comme, c e s t plus que la radio, parce qu'il y a l'image. Mais vous, vous, rentrez chez les gens, en fait. Ouais, tout à fait. Vous êtes dans le salon des gens. C'est-à-dire que les gens, la télé est dans le salon, vous êtes dans leur salon. Ce qui fait que, alors que si je viens sonner à la porte, ils vont pas m'ouvrir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand vous êtes c o n n u vous passez à la télé, vous rentrez dans l'intimité des gens, Et quand les gens après vous recroisent dans la rue, vous leur appartenez un petit peu. Vous voyez Alors c'est Ah, c'est vous Puis alors, tout à coup, ils peuvent être déçus si la personne régime. a Ils disent Pour finir, il n'est pas sympa. Alors qu'en fait, on a la tête ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire il y, a, il y a une projection très forte qui se fait. Sur les gens,、euh, médiatisés. Alors, moi, je, je le, ressens à mon niveau, mais moi, ça reste très sympathique, mais c'est vrai qu'il y a dans les pays de Savoie, ou même pas que, pas que dans les pays de Savoie, L'autre jour, j'étais dans les Pyrénées orientales, il y a quand même un couple qui, qui est venu vers moi, qui m'a reconnu. Parce qu'il m r e g a r d e France 3 tous les, tous les samedis, les grands du rire.、Ouais. moi, ça fait dix ans que j'y passe. Ouais, ouais. Et le sketch, ça dure deux minutes, je passe quatre, cinq fois dans l'année, mais il y a des gens qui ne le ratent pas, o n ne se rend pas compte de l'impact de, l'image.、Ouais, ouais, c'est... L'image, Je crois que c'est quelque chose de particulier, effectivement,、ouais. vous l'avez bien expliqué. On se retrouve devant. Moi, j'ai le souvenir de ma belle-mère, pardon, n 1 un ans, elle se mettait devant la télé, mais devant la télé,、ah, pour、vrai. discuter, en fait, c avec. c e s la version de gaz à l'intérieur.、Ouais. Exactement,、ah, ouais. mais c'est incroyable.、Ouais. Quand elle voyait, bien sûr, des têtes qui lui. Oui,、ah, ouais, bien qui... sûr. Pierre Belmar, je s u i comme ça. Voilà, des, tente, voilà. Tente, tout ça. à fait. tout à fait.、Ouais. Et c'est pour ça que je dis. L'image ne remplace pas. Alors, bien sûr, la voix, c'est la voix, bien、ouais. évidemment. Mais l'image ne remplacera jamais la bah, voix. C'est-à-dire que l'image. L'image ne remplace pas. C'est un tout. Je pense que Guy a soif. Alors.、Euh... <rire> <rire> non, mais la radio, alors, pour revenir à là, la... c'est vrai que l'image. Les gens, après, ils vous voient dans la rue, ils vous reconnaissent tout de、ah, suite. Tout à fait, la、ouais. radio, ce sont des voix.、Ouais. Mais la radio, l'impact de la radio.、Oui. Moi, j'ai des copains qui, grâce à France Inter, ont fait des carrières、euh, oui, bien sûr. Euh, à l'évêque.、Euh, bon, Christophe à l'évêque, il est、Christophe. devenu célèbre grâce à la radio. C'est-à-dire qu'il a, a rempli des salles grâce à ça,、quoi. Il y a eu beaucoup de gens, grâce à la radio, qui, qui ont percé dans les années 60, 70. La radio, c'était le média.、Euh... Parce que c'était peut-être plus accessible. Oui, puis il gens... y avait toujours un poste de radio, il y avait toujours RTL,、ouais, ouais, Europe、ouais, ouais, euh, ouais. -ta -ta 1.、Ouais, ouais, ouais. Moi, je sais, mais c'est. C'est un jingle. Toute ma vie, Tout... je l'ai entendu. quoi. Bien sûr. Et voilà, c'est RTL.、Ouais. Et bien,、ouais. c'est comme ça. Donc, il des... y a des repères, il y a des voix. Il y avait le jeu des 1000 francs. j u disais, m a i c'est les 1000 euros. Oui, c'est les 1000 euros, mais à、ouais, l'époque, c'était le jeu des 1000 francs. Oui, je parle du début. Et donc, ça faisait énormément de publicité aux gens qui passaient à la radio, bien sûr. Oui. Révélateur、voilà. de, de, de talent, la radio. C est, c est, oui, ça reste、oui, de talent.、Oui. Je préfère l'exercice radio que télé. C'est vrai. Ah oui, parce que télé, il y a plus de stress, il y a plus de, de, de. Il y a la lumière, il y a tout ça, il y a toute une équipe autour. Et puis, c'est difficile d'être vraiment spontané à, à, la, à la télé. Je préfère la radio, là, comme on est là maintenant. Là. Parce qu'on est peut-être un peu plus dans l'intimité. Oui, puis on se regarde. Bon, tout ouais, à fait, voilà.、Ouais. Et puis, en même temps, on、ouais. sait qu'on s'adresse à des gens. Donc, c'est sympathique. Jean-Michel, vous avez.、Euh, Qu'est-ce que vous avez contre les Parigots、ah, Rien, moi. n o a i m bien. Quand on bien, écoute、moi. certains sketchs. Qui, <rire> qui aime n t bien, châtie bien, mais c'est que de l'observation, hein. Je dis toujours, les p a r i s g r u i l l s quand ils viennent chez nous, ils sont comme les moignons, quoi. Ils ont la gueule ouverte avant d'ouvrir les yeux. Alors, ça, faut juste leur dire, arrête de parler, puis regarde. regarde, puis après tu pourras peut-être donner un avis, mais on n'a pas besoin. Non, mais le problème du Parisien, c'est qu'il vient nous expliquer où on habite, quoi. mais, mais bah, dans toutes les régions de France, hein. Que ce soit en Corse, en pays basque ou n'importe où, le mec fait, parce qu'ils sont tellement nombreux, il faut qu'ils existent quelque part. Je pense qu'il y a quelque chose. Alors, quand ils arrivent chez nous, ils, arrivent, ils ont de la peine à se détendre, mais il faut juste leur dire, mais ils ne sont pas tous, évidemment, je non, schématise, en fait bien sûr. hein. Je、on、schématise, schématise bien mais. mais c'est juste leur dire, écoute, Coco, pose-toi, <rire> si tu ne fais pas du ski aujourd'hui, c'est pas grave, on va faire autre chose, on a plein de, a plein de trucs à te proposer. <rire>、bon. des, des origines c o r s e aussi, hein, Jean-Michel, la maman. La maman, c'est dans ma mère, h e i Et alors, ça je l'ai lu, hein, je me suis、ouais. un petit peu renseigné,、ouais. en, en définitive, on comprend mieux quand on connaît votre histoire. Et de votre maman, puisqu'elle était aussi un peu,、euh, ouais, comédienne, elle. Ouais, ouais, elle a fait du théâtre, elle était, ben, elle était enceinte de moi, voilà. Ouais, voilà, exactement. Elle jouait au théâtre、là. amateur. Et, elle, et donc,、elle. vous jouiez déjà à l'époque. Oui, après, ils m'ont <rire> en fait le reproche, j'ai dit, c'est pas moi qui ai commencé. <rire> avec mon père, i l j o u a i t au théâtre amateur, mais i l j o u a i t bien. Et mon père avait, était bariton, il aurait pu chanter avec les compagnons de la chanson. Ah ouais? Ses、hein. parents n'ont pas voulu. a h ouais, mon père, dans la salle de bain, il m'a, d i chantait, il m'appelle, quand il était dans la salle de bain, il chantait, i l a une belle voix,、ouais. Mon père est décédé, par contre. Et mon père s' Qui est connu dans l'un, qui était au Crédit Ricole à la Caisse Régionale à Bourg-en-Bresse.、Oh, et qui a fait engager le papa de Laurent Gérard.、Voilà, c'est mon père qui a engagé le père de Laurent et, et il l'avait nommé,、euh, la loue, il l'avait nommé à Cessel 1.、Voilà. Le bureau de Cessel 1, c'est le papa de Laurent Gérard. Qui est... Et Laurent a vécu à Cessel 1. C'est pour ça qu'il est attaché à la région.、Oh, voilà. Comme quoi Et ça, la roussette. La... Une chose explique l'autre. Oui,、ouais, mais Laurent, il le sait, on se connaît, on est, on se connaît bien, on est bien copains. Voilà. Une autre question Est-ce est que Vous mettez un, met... un disque pendant l'émission Pardon、je、À me... la fin, à la fin. À la, à la fin, fin d'accord.、Ah oui. Je v o s p o s la on question. Met, on, mettra le, on mettra le CD. Oui, on mettra un petit sketch. Les...、Ouais. Non, c'est le tube d'oliver. Ça, on... c'est le tube、oui, d'oliver.、Ouais. Enfin, oui, oui p a le tube d'oliver.、Ah、mais、oui. donc,、ouais. voilà. Question suivante.、Euh, La question suivante,、eh、bien, elle est simple. Alors,、ouais. on va revenir un petit peu en arrière. À l'historique,、ouais, ouais. Jean-Michel Mattei, on、euh, on vous connaît bien sûr en tant qu'humoriste. Oui, Mattei.、Ouais. On vous connaît moins bien en tant que joueur de basket. Encore、ouais. que c'était les cadets à l'époque. Oui, j'étais en équipe de France cadet. Je, je jouais à la JL. À la JL, à oui, Bourque, à Bourg.、Ouais. À, moi, je suis de la génération、euh, Daniel Courtine, Kiki Maître Jean, qui le p、oh, a u v r e q u i est décédé. Ah, Kiki Maître Jean,、ouais. Ah, oui.、Ouais. Et puis, euh, puis euh, je me rappelle,、euh, Jackie Dessem était v e n u me voir jouer parce qu'on a joué contre Belgarde. Mais j'étais gamin. Puis je me rappelle, on me parlait de Jackie DeSem, qui était une star, quoi.、Oh. Et qui était, vachement... qui était très sympa, Jackie d e s、ouais. e J'avais joué contre son fils. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais. À Belgarde. Pascal Pascal, oui. Ah voilà, Pascal. Ah,、oui. Qui était pas mauvais aussi. Mais il était seul. Nous, à JL, c'est vrai qu'on était cinq à être forts, quoi. Quand on arrivait sur le terrain. La JL, c'était les cinq, le, le danger pouvait venir des cinq,、quoi. Et on jouait souvent contre des, a d'autres petites villes ou villages comme a t i n i a je m e rappelle, a t i n i a Bellegarde. Il y en a juste un ou deux qui étaient bons,、quoi. Mais les autres, c'était un peu compliqué. Et alors, <rire> encore pour, pour, pour essayer de découvrir, de vous découvrir un、ouais. peu et, et vos origines. Né à Blois. Alors,、oui. pourquoi à Blois? Pour ça que j'ai fait AOC. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire une pièce de théâtre pour parler des origines qui s'appelle AOC. Parce que c'est vrai que ça m'agace toujours gentiment, mais après les spectacles, quand les gens viennent me voir, en me d i s a n t Moi, je suis un vrai Savoyard, je suis né dans la yacht, ou je suis né en Savoie, ou en Savoie. Puis au fond de moi-même, je me dis Mais c o u i l l o n on ne choisit pas où on est. Quoi. <rire> Et par exemple, si on regarde Jean-Guy Talamoni, le, le leader ah. corse, ah,、oui. il fait ses discours en Corse, il n'y a pas plus Corse que lui.、Ouais. Bah, il est né à Saumur. <rire> donc on ne peut pas dire qu'il soit angevin, vous voyez ce que je veux dire <rire>、okay. Donc là, on, on ne choisit pas où on est.、Mmh. Et donc, si vous voulez, AOC, moi, je fais passer le message que. D'accord. C'est pas parce qu'on n'est pas né ici qu'on n'est pas d'ici. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, l a terre n'est qu'un seul pays. Le, a le monde appartient à tout le monde. À partir du moment où on aime et on respecte un pays qu'on a choisi, où on a choisi de vivre, c'est ça le plus important. Et je suis peut-être pas né ici, mais je vais certainement me faire enterrer ici. Je suis voilà. Avec Donc,、euh, vous. voilà. Donc, u、euh, voilà. Donc, c'est pour ça, c'est pour parler de dire que, o u i s c'est pour ça que je fais passer des petits messages de, de... Ouais. Je veux dire, de fraternité, de convivialité, de, ouais, de solidarité.、Euh, C'est important pour moi. Et je, et je cite justement pendant dans le spectacle. Et Antonin Oreiller Cotillou, j'ai choisi ce nom Oreiller parce que Henri Oreiller, qui est un champion du monde, champion olympique de ski, il est quand même né à Paris.、Euh, Jean-Claude Killy, l'enfant de Val-d'Isère, il est né à Saint-Cloud. Jean v u a r n e t il est né en Tunisie. Non mais, je veux dire, ce sont des Savoyards, vous voyez ce que je veux dire. Mais on ne choisit pas où on est. Donc pour moi, ça ne veut rien dire. La terre appartient à tout le monde. La terre appartient à tout le monde. Et puis, quand on aime une région, un pays, qu'on s'y sent bien,、euh, qu'on est heureux, et que si on est heureux, ben, on donne du bonheur aussi aux autres, on le transmet autour de soi, tout va bien. C'est ça, qu dans... ça qui passe dans le Donc, spectacle. C'est ça qui passe dans le, là, le spectacle. Là, ouais, ça, je veux passer ce message-là. C'est pour ça que je. Là, et puis là, les théâtres me draguent un peu, parce que maintenant, évidemment, je deviens théâtreux. Avant, si vous voulez, j'étais trop populaire. Mais... Donc, vous l'avez s cité, ça? Oui, oh là、ouais. là. Donc, pour les gens du théâtre trop populaires, pour finir, ça ne les intéresse pas. Alors que c'est ce qu'ils revendiquent, plus ou moins. Mais,、euh, non, non, il faut des trucs un peu léchés, vous voyez, des trucs.、Euh... Et donc, maintenant que je joue AOC,、euh, là, par contre, les théâtres, e、euh... o u i j'ai fait le théâtre Gérard Philippe, Saint-Jean-de-Maurienne, tout ça, c est, c est、ah, ce qui、ouais. est agréable,、hein. Là, je vais passer au, au Rabelais, à Mété. Ils m'ont programmé pour la fin de cette année. Je suis très content. Je suis très, très content. Et c'est super. Et surtout, je vous dis, moi, je découvre le métier de comédien, c'est un vrai bonheur d'être sur scène. C'est plus difficile que de raconter des sketchs Ben oui, parce qu'il faut être. Oui, oui, c'est pas que c'est plus difficile, c'est un autre exercice. C'est un autre exercice. J'ai besoin de me concentrer, voilà. Parce que je joue, ben, vous l'avez vu, dans le spectacle, mais c'est vrai qu'il y a de l'émotion et tout ça, donc il faut que je rentre. Je vous dis, au moment où je rentre sur scène, je suis plus Mathéi, quoi. Je suis Antonin. Je, je suis paysan, je suis célibataire, quoi. j a i pas de famille, j a i rien. Je suis avec ma mère.、Hein. Si, vous allez là-bas, bon, voilà. Ouais, j'ai la mère. <rire> la mère est hyper possessive. Qui, qui...、Ouais. Donc voilà, et, et je suis là-dedans, Et à un moment donné, si vous voulez, c'est faire un espèce e de brouillard avec le public. Je sais que le public est là, mais voilà, je, je, reste, je, rester, je reste concentré tout le long quoi, sur ce personnage. Est-ce que,、euh, Jean-Michel, vous allez、euh, continuer dans cette voie-là Parce que là, pour l'instant, ça vous plaît, ce spectacle C'est、ouais. du théâtre Oui. Oui, je pense que là, AOC,、ah, je pense qu'on va le tourner pendant 4-5 ans, à mon avis. Ah, oui Ah ben, il y a beaucoup de villages. i Il y a beaucoup de villages.、Bon, vous savez quoi Le one-man show, ça fait,、euh, moi, ça fait 30 ans que je fais de la scène. Le One Man Show, bah bah, qui, évidemment, qui, qui a beaucoup changé, beaucoup évolué.、Hein. Mais、euh, j'ai l'impression que tout le monde l'a déjà vu. Et il y a des tas de gens qui viennent et qui me disent à force de le voir, à force de le voir sur Internet, sur YouTube, on s'est dit, on va aller le voir en vrai. i l y en a plein qui m'ont vu sur YouTube, tout, mais qui ne m'ont jamais vu sur scène. Donc c'est ça q u i ça me touche.、Quoi. Et il y a plein, ouais, on ne se rend pas compte. Il y a du monde. Il、ouais, y a beaucoup de monde. Et puis vous savez, le Savoyard, c'est encore. On s a i t u n peu u a s s i d a n s l'un, c'est pareil, mais le Savoyard, c'est. Vous savez, c'est.、Euh, Ah, b a h t'es pas venu au spectacle hier.、Hein. Puis là, il va vous répondre. Ah, b a h c'est pour ça que la salle des fêtes est allumée. <rire> oui, c'est. La formation, il fallait lui apporter jusque chez lui. Fallait... <rire> Mais souvent, c'est un peu ça.、Ouais, c'est pour ça qu'il y a de la lumière hier. <rire> Est-ce que, Jean-Michel, vous avez mis de, de, un petit peu de côté les, les, les imitations Alors, il y en a un petit peu dans le... Non, non, les imitations, j'adore faire ça, quoi.、Ouais. Mais c'est vrai que les nouveaux chanteurs, par exemple, alors, je me moque d'eux, là, dans le One Man Show. Maintenant, j'ai une rubrique, les nouveaux chanteurs, où je les, je les pense un peu à la moulinette, quoi. Et,、euh, c'est vrai que, mais c'est, ça, comment dire, c'est plus comme avant. Euh, avant, euh, Aznavour, Brel, Montand, Lama, tout le monde, tout le monde sait qui c'est, tout le monde savait qui c'était, même encore maintenant. Mais maintenant, si je fais Calogero, s é r i o il y a des générations qui vont pas comprendre, qui vont pas, avant,、ah bon, c'est m i c h a n de quoi,、euh, on est, on est dans la consommation immédiate de beaucoup de choses et des choses qui ne durent pas. Comme le matériel, maintenant, on construit des, des choses, avant, on construisait des, des objets pour qu'ils soient solides et qu'ils durent. Maintenant, c'est le contraire.、Mmh. Hein, maintenant, on vous construit des téléphones portables pour qu'ils qu se pètent au bout de 3-4 ans. Ouais, ça. ça marche plus. v o i Le à bien, le showbiz, j'ai l'impression que c'est pareil. On fabrique des gens dont on ne va plus parler. Là, j a i é c o u t é Olivia Ruiz ce matin en venant. Ben,、euh, on n'entend presque plus parler maintenant.、Voilà, Renan Luce, tous ces gens-là, peut-être qu'ils font autre chose. Mais tout à coup, on, on propose tout le temps de nouvelles voies. En ce moment, c'est Vianney, donc j'en parle.、Ouais. On parle moins de Grégoire. Oui, voilà. Vous je... voyez, c'est ça. ça fonctionne. On est dans la consommation. Et à un moment donné, donc les gens, si vous voulez, les gens n'ont plus la référence de forcément une chanson. Puis l e s nouveaux chanteurs, je suis désolé, des chansons qui marquent, il n'y en a pas beaucoup, i l n'en reste pas,、quoi. Je veux dire, des, des ne me q u i t t e pas, il n'y en a plus.、Euh, hier encore, j'avais 20 ans, il n'y en a plus non plus.、Euh, les feuilles mortes se ramassent à la pelle,、euh, ben, elles ont toutes ramassées, les feuilles mortes, donc il n'y a plus rien à ramasser. De toute façon, ce sont des chansons à texte qui, qui, qui o n t m a r q u e C'est-à-dire qu'il y avait des textes, mais bien sûr, Léo Ferré, Léo bon, Ferré、ouais. je Vous a v a i s comme beaucoup de gens, le, le poster Brassens, Léo Ferré, et Jacques Brel. Je veux dire, c'est pas pour jouer les, les, les vieux cons, mais、oh、franchement,、ouais. c'est autre chose. C'est vrai que les, les textes, c'est fort. Léo Ferré, c'est puissant. C'est vraiment le texte, puis, la, puis les musiques. C'était des gens complètement incarnés. La, la, beaucoup de chanteurs étaient comédiens. Aznavour, Montand, Brel, ils vivaient leurs chansons. C'est pas pour rien qu'après, c'était facile pour eux la comédie, ou d'attracteurs. Aznavour, il vit ses chansons.、Euh, Quand, quand, quand il chante Je n'aurais jamais cru qu'on se rencontrerait. Le hasard est curieux, il fait cependant si bien les choses, de toi, tu n'as pas changé. Et il raconte une histoire. Et on est pris par l'histoire, on, on attend la suite. On, a, on est pris par l'histoire.、Ah oui. Et donc,、euh, maintenant, il n'y a plus ça. Mais l b、bon, a s alors voilà, c'est une autre génération. Mais, et, je ne dis, dis pas ce s t pas bien ou pas. Est-ce est est que, est que ça veut dire,、euh, Jean-Michel, Jean que ces, ces jeunes talents n'ont pas d'avenir Ils font une chanson, on, on l'entend 50 fois dans ouais, la journée. C'est ça,、voilà. Et après, c'est fini. Et, et puis eux, ils répètent surtout 50 fois la, la même parole, souvent. Mais... Oui, après, c'est fini. Moi, je pense que ça doit être dur pour eux. C'est-à-dire que je pense que c'est comme toutes ces émissions、euh, Star Academy, tout ça. Pour moi, ça fabriquait plus des, des, des dépressifs que des, que des gens. Star Academy, trois, on, on se rappelle de trois.、Quoi. Il y a eu Grégory, Jennifer et puis、euh, Nolwen Leroy. Mais, et même ouais, celles, ouais. celles ou ceux qui ont gagné, il y en a qui ont gagné, dont on ne parle plus. Et moi, je, je trouve que c'est terrible, ça.、Ouais, c'est terrible. Vous savez, quand vous êtes sous les feux de la rampe, qu'on parle de vous, il y a quelque chose qui monte.、Euh, voilà. Et donc,、euh, là, c'est. Moi, c'est des métiers très dangereux. Pour moi, c'est ce des, des métiers très dangereux parce que ça peut casser les gens, mais les casser.、Euh, C'est comme ceux qui passent dans Colanta, ils ont l'impression qu'ils sont des stars, mais on, on, moi d'abord je ne regarde jamais cette émission, donc je suis incapable de, de mettre un visage, un nom sur un visage. Mais eux ils, sont, on, ils, ils passent à la télé quand même pendant des semaines, donc ils ont l'impression qu'ils sont des stars, mais non, pas du tout. Ça veut p a s d i r e qu'ils n'ont pas de talent Non, de bah avant Colanta, il ne faut pas du talent. Non, bah, mais... non, non,、ouais. <rire> non, mais les jeunes chanteurs. Ah, les jeunes chanteurs, bien sûr qu'ils ont du talent, mais, mais il y en a surtout plein qui ont du talent et qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas.、Ouais. Là, par exemple, bon, moi, comme je suis, j'ai l double nationalité, j'habite sur, j'habite à Carouge, hein, à Genève, j'écoute aussi beaucoup <rire> radio option musique, et il y a beaucoup de chanteurs romains, chanteuses et chanteurs romans, suisse s romans, qui ont un talent immense, quoi, Et qui sont pas connus dans les médias français. Mais il y a des chansons à texte, des, des belles chansons, q u a i franchement, et celui-là, je me dis, m a i ouais, il y a quand même du talent, mais il y en a du talent. C'est juste que là, on apprend aux gens à ne plus consommer ça. Enfin, à l'époque, c'était même pas de la consommation, c'était que du bonheur.、Mmh. Est-ce que c'est à cause des médias, que ce soit télé ou radio, que les talents. Les... Non, je pense que c'est à cause de la société. q u On est dans une société de consommation.、Panique. Non, je pense que c'est plutôt ça. Dans une société où, ouais, où ouais, il faut rire.、Euh, là, ouais, je... Les nouveaux humoristes, bon, je ne vais pas trop critiquer, mais ils ont un gag, deux gags, puis c'est bon. quoi. Oui, ils arrivent、mmh. en blue jean, comme ça, sur scène, et puis, et puis, on rit. Des fois, j'ai l'impression que les gens, ils arrivent trois fois rien, et moi, des, je comprends pas, il y a des, je vois des trucs de stand-up, Ça me, ça me fait pas rire du tout. Et, mais les gens rient. Alors, c'est là, où je me dis, tiens, je dois du rater quelque chose. Mais il y a vraiment, il y a de, beaucoup de nouveaux m a i s parce que les gens, ils sont pris dans une espèce de, de d é m u l a t i o n de rire, mais ils savent même plus pourquoi, ils, ils rient parce qu'il faut rire, j'ai l'impression. C'est, bizarre, quoi. Enfin, bon, v o i l Est-ce que, est-ce que ça, peut, enfin, moi, j'allais dire encore une bêtise, hein, mais bon, je suis tellement, tellement attaché à, à cette, à cette haute savoie qui nous, qui ouais, nous ouais. Côtoie, c ô t o i e que, que, que j'y vis ma vie.、Ouais. Mais, c'est peut-être les régions qui font ça, non? Plus de régions qui, enfin, certaines régions qui te, qui te donnent des inspirations. Ah oui. Te, qui te font vivre des choses oui, différemment.、Oui. C'est-à-dire moi, je suis content de, de moi, j'ai de la chance. C'est vrai que c'est très identitaire, mon spectacle. Mais en même temps, c'est ouvert. Je le joue dans toute la France. Je l'ai joué au Québec l'an dernier. Je le joue partout. Alors, des fois, j'explique un peu、euh, ce que c'est que des mojons et des, des choses comme ça. Mais, mais,、euh, mais c'est vrai que, mais, des sangliers en blue jean. Mais,、euh, mais c'est vrai que, non, non, mais moi, c'est identitaire. Donc, les gens, ils viennent aussi pour ça. Et ce qui est génial, c'est que moi, je ne suis pas né ni en Savoie, ni en Haute-Savoie, et je représente ce pays-là.、Ah ouais. Alors, c'est quoi cet accent s t quoi cet accent que vous avez, Jean-Michel、ah、Moi, c'est je parce que j'ai vécu ici. C'est pour ça. Ah ouais, ah, puis ouais. moi, je、bon, l'appuie un peu. Ou、ouais. ouais. quand je fais Marc Vera. Alors, Marco, c'est une voix plus sombre, comme ça. Jean-Mi Ouais, ça ne va rien mal. Hein Attends, j'arrive. C'est juste ça. Il pose l a u r o r Et、oh, Évidemment, il y a du monde.、Voilà. <rire> Donc, c'est juste après, j'appuie un peu sur le trait.、Ouais. Je pense que, mais mais les, les, moi, au début, quand je suis arrivé ici, parce que je suis né en Touraine, les gens mettaient des I partout. Vous savez que la Touraine, c'est quand même la région de France, a priori, qui est celle où le français est le mieux parlé. On, on ne dit pas、euh, on va faire des courses, mais nous, nous, nous allons faire, faire des courses.、Ouais, on dit beaucoup le nous, peu le on. Euh, le i, moi je suis arrivé ici, je vais y faire. Je disais à mes parents, je disais, m on est où là Je dis, oh my Dieu, on est où Non, je disais pas oh m a Dieu, mais nous, nous allons le faire. On ne dit pas i en Touraine, nous allons le faire. Euh, euh, apporte, on ne dit pas amène-moi un, amène amène un plat, mais apporte-moi. Parce qu'on apporte quelque chose et on amène quelqu'un.、Ah oui, mais bon, en France, on fait la faute partout. Amène-moi un tableau, amène-moi amène un tournevis. Non, tu m'apportes un tournevis. Donc, o u i voilà, c'est l e s petits détails. Mais c'est surtout les i. Je vais y faire, là, ça, on était. Mais y en a point. il Y en a point. Viens qu'en moi, aussi à Bourg, on disait Viens qu'en moi, viens avec moi. Viens qu'en moi. j é t a i là, je me s a i s Manu. Alors que c'est pas du tout français, on vient en France Non, non, c'est régional. C'est la région, c'est la région. Mais c'est bien, voilà, c'est juste que quand on n'est pas d'ici, au début, ça surprend. C'est dommage qu'on ait perdu un peu le patois. Alors justement, le patois, moi je trouve ça un côté péjoratif patois, et moi c'est une langue. À p a r t m o m on sait parler, pour moi c'est une langue. Moi, j'ai mon arrière-grand-oncle, vous ne le savez pas, mais, qui a écrit le premier, un lexique, une grammaire corse. C'est un prêtre, c'est un intellectuel, d'où Éminique ou Carlotte. D'ailleurs, il y a une plaque sur la maison. Et c'est un poète corse. Son nom de poète, c'est Martino où Martin a p i n s a p a l Martin l'a fait une plume. Et il a étudié à l'université de Corté. Et là, je suis retourné dans la maison familiale qu'on a en Corse, que nous avons en Corse. Et je suis tombé sur, je ne l'avais jamais vu d'ailleurs, le lexique d'origine. Donc, il a fait un lexique avec Corse, Florentin, Français. Florentin. pas italien, bah, parce que le, le, beaucoup、florentin. de mots corse viennent du, du, florentin. Moi, je pensais que c'était plutôt du napolitain. J'avais une prof, e s s e u r e d'italien napolitaine. Elle me dit, oui, le corse,、euh, on, on, dit pas, vieni, v qui, on dit beni qui, c u u h kumusi,、euh, ça veut dire comment ça va? babé, on dit pas v a b e n e on dit babé. Mais ça, l'Italie, c'est aussi un terroir où il y a plein de, plein de dialectes parlés dans les villages. C'est-à-dire qu'un Italien, il parle bien bien italien bien. et le dialecte et de et son et village.、Ah oui. Qui n'est pas compris par le dialecte du village. C'est un peu plus loin. On est bien d'accord. Je confirme. Voilà. Et donc, et le savoyard, c'est dommage parce que le patois, le patois, ce qu'on appelle le patois savoyard, il faudrait qu'il y ait plus d u n i t é pour qu'il soit étudié vraiment. Mais ça change tellement. j'allais dire d'une vallée à l'autre, mais des fois d'un village à l'autre. Ou de...、oui. Le est, le i, le ou, c'est pas le même. Donc, c'est difficile après d'en de faire une langue, mais pour moi, à partir du moment où c'est parlé, c'est une langue. Et, je, et moi, j'encourage je, les jeunes à parler pas de toi et surtout les anciens à transmettre. Il faut transmettre le, le, le Savoyard. Dans, dans, dans vos spectacles,、ouais. One One Show ou d AOC, n s a est-ce que de temps à autre, vous y mettez、euh, un mot、euh... alors, ben moi, je... Non, non, m a i n t e n o n je mets alors, bon, les, les mots j o u n t c s comme ça. Oui,、euh, voilà. Oui. Ça me déchenie,、euh, ça me désingue, mais ça, les gens ils peuvent comprendre、euh, ouais. le sens que ça peut avoir.、Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des. J'ai peut-être l'intention de jouer à Paris ce spectacle il faut que je joue avec、euh, le département. mais... Parce qu'en même temps, je fais de la publicité, je fais parler des pays de sa v o i e quand je joue.、Euh, bien sûr,、ah, bien, ça, sûr. Ouais. bien sûr. Je suis pas dupe. <rire> et, <rire> et puis, le rire, ça laisse des traces.、Hein. Mais <rire> donc, je suis en train de voir ça et de, à ce moment-là, je proposerai、euh, aux gens qui rentrent, je, là, j'ai dévisé sur le théâtre Michel Galabru, là, à Paris.、Enfin, c'est un, un petit scoop. Parce qu'il est pas très grand, il fait 98 places, 98 places, c'est impeccable. Et puis de donner un petit lexique à l'entrée quand les gens rentrent.、Ah euh, oui. savoyard français.、Voilà. Français savoyard.、Uh -huh. Vous voyez, avec les expressions. plus ça. Puis ça leur fait un petit quelque chose qui rentre, ils rentrent à la maison avec. Vous voyez ce que je veux dire? Puis、uh -huh. ça sent pas le fromage. C'est pas... <rire> <'est> pas idiot. <rire> c'est pas idiot. C'est pas idiot, ça. o u a i s je vais, je vais faire ça. Ouais. Plein d'idées. Vous, vous, vous avez un, dix secondes. Il, il mettait tout à l'heure Marc,、euh, Marc Vera, c i、ouais. n copains. Oui, c'est un copain, Marco. Oui, oui.、Ouais. Oui, oui, c'est un copain, oui. oui. Donc, oui moi, je, suis, bah, je connais. Y a, y a, y a... Là, au début, il... au début, il... je vais se dire, c'est qui ce couillon qui se fout de moi? Parce que j'ai dit, je o u i au début, puis,、et、non, mais en fait, il a beaucoup d'humour, Marco. Pour ceux qui le connaissent bien, il a beaucoup d'humour. Par contre, c'est vrai qu'il exerce un métier où il y a énormément de stress, énormément de, de, ouais, énormément de stress. Et donc, ce qui fait que des fois, il est pas très accessible. C'est un, an... c'est un anxieux, comme la plupart des chefs, hein, des grands chefs.、Hein. C'est des gens, ils sont dans l'angoisse permanente. Quoi, de... Eux, ils doivent être bons tout le temps. Et, et on ne voit que la fois où ils n'ont pas été bons. e n f i n et encore, ça, ça n'existe pas, mais où la fois, ça n'a pas été comme d'habitude.、Oui. C'est terrible.、Mmh. Non, mais la restauration, je trouve ça un métier de folie. Moi, je connais bien aussi Jean-Sulpice, Yann Comte, Guy Martin, c'est un ami,、ah. Eric Powalski, tous ces gens-là.、Euh... Ah ouais, je les connais bien. C'est du stress, quoi. C est, c est la... Tous les jours, c'est. Il faut, il faut être bon. Quoi. Et、voilà. Comme Jean-Michel Verté. Jean、ouais, mais ce n'est pas, pas,、ouais, pas pareil. Oui, ce n'est non, pas pareil. La, ah non, Être chef, c'est. Souvent, quand on,、euh, quand on rencontre des, des, des humoristes, ou,、euh, oui, des humoristes ouais. euh, on leur pose souvent la question、euh, peut-on rire de tout Ah oui, alors c'est vrai. Alors, ouf, Maintenant, ça, devenir, ça devient compliqué. Parce qu'en France, <rire> en ce moment, j'ai l'impression. Moi, je dis surtout en France aujourd'hui, tu peux tout dire à condition de te taire. C'est-à-dire qu'en France, maintenant, on ne peut plus dire les choses comme elles sont. quoi. Ça, ça devient vraiment compliqué. Non, non, mais ça devient compliqué. Il faut ménager des d e s susceptibilités d'un tel, d'un tel. Mais je dis, mais, mais on va où, là Moi, non, alors moi, je ne ménage pas de susceptibilité. Moi, je ris un peu de tout. Alors, en même temps, c'est vrai que, par exemple,、euh, j'avais un gag, par exemple, sur, dans mon sketch du Savoyard que j'ai enlevé maintenant. Et, et où, en fait, je, me, je, je faisais un petit gag avec un Africain quand j'arrive à Paris. Et tout à coup, c'est vrai que je me dis, mais、euh, alors, je, je, ça pouvait être pris dans les, dans les deux sens. Du coup, maintenant, j'ai en, enlevé ce passage. Parce que, effectivement, je trouvais que ça n'amenait rien au niveau rire. Et puis, en même temps, ça stigmatisait quand même. C'est vrai que quand je fais une soirée privée, et si je vois qu'il y a une personne, moi, ma compagne est, est métisse, donc je suis très à l'aise avec ça. J'ai vécu aussi avec une a mon u aise, <rire> donc il n'y a aucun souci. Et, et c'est vrai que tout à coup, je me dis, mais c'est vrai que quand il y a une personne noire au milieu de blanc, et que je fais un gag sur elle, tous les autres vont la regarder. Et je me dis, effectivement, ça, pour finir, ça me dérangeait moi, donc je ne le fais plus. Donc, c'est pas que je me suis censuré, c'est que je, je me suis dit, ça n'amène rien, rien de plus. Donc, pour finir, effectivement, je vais retirer ce passage. Est-ce que vous avez, eu, vous avez <rire>、euh, sans doute déjà été、euh, critiqué Vous êtes déjà fâché avec des, des spectateurs ou, Alors, ou rarement. De... Moi, déjà, alors, bon, je, je dois dire que c'est rare les gens qui m'aiment pas, mais certainement qu'il y en a.、Hein. Après, il, peut, il y a des gens qui peuvent d'abord ne pas aimer mon humour il y en a qui peuvent être jaloux ils peuvent v o i r des tas de choses.、Ouais. À partir de. C'est un métier où on s'expose. Donc, ça devient dang... On peut être vite vulnérable. C'est-à-dire qu'un journaliste,、euh, il peut vous dire,、euh, il peut vous descendre en deux coups de、ouais. euh, comme, comme ils le font. D'ailleurs, on parlait des grands chefs, comme ils le font. Regardez Bernard Loiseau.、Ouais. Hein, je veux dire, on lui retire une étoile, le mec,、ouais. il se tire une balle. Je veux、il、dire, un d... ça se trouve, le mec, il lui retire l'étoile, il sait même pour faire une omelette.、Non. À un moment donné, il faut, faut être sérieux.、Quoi. Donc,、euh, les gens, et voilà, peut, ça, peut, ça peut être très dangereux. C'est des métiers, comme les grands chefs, très exposés. Et tout de suite, on peut être sous le feu des critiques. Oui, c'est pas terrible, j'ai vu pour finir, c'est、voilà, moyen. Oui, mais moi a priori, j'ai jamais eu de gens、euh, méchants qui m'ont. Non, c'est pas arrivé, pas encore. Ça va venir, ça va venir. <rire> non, je sais pas, non, non, mais so, en général, ça se passe plutôt bien. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Alors, des fois, il peut y avoir un surveillant qui dit quand même, t'exagères un peu,、euh, qui prend la bouche. Moi, je dis, bon, s'il a pas compris, c'est pas grave. Il y en a qui prennent au premier degré p a s au second degré, et moi, je peux、ouais. pas me t t r e à la place des gens. Hein. Hein quand vous Alors, voyez. Il、euh... faut quand même pas prendre les cons pour des gens, oui, oui. <rire> <rire> Alors. <rire> Bon. Guy, une question. Quand vous... Quand vous voyez un parisien. Quand je vois un parisien, bah, je pleure. Non, mais... <rire> je pleure à côté de lui. Quand vous... Quand vous voyez un parisien au bord de la route qui est en train de, <rire> en train de mettre ses chaînes parce qu'il y a de la ouais, neige,、ouais. met... c'est une traction arrière. par e Oui, puis il les met, avant, il les met、ouais. à l'avant. <rire> je veux p a s m'arrêter, Guy, j'ai autre chose à faire. <rire> Je vais pas m'arrêter. Les pauvres, mais ils sont tellement. Hein,、ouais. euh, attends, qu'est-ce qu'il y en a Il y en a un qui qu l'a dit l'autre jour, qui qu est venu dans le coin. Il était là et puis il regardait autour. Mais il dit Mais chez, chez, chez vous, il n'y a, a, a que du paysage. C'est comme ça qu'il dit. dit Mais chez vous, il n'y a que du paysage. J'étais là, tu te dis, mais, c e qu'il est en train de me raconter?、Lui. En fait, ils, ils sont tellement pas habitués à voir la nature, le mec, il dit, mais il y a du paysage partout ici. Ben, il n'y a pas d'immeuble, s quoi. Alors,、euh, ben, non. Il n'y a pas, pas d'immeuble. s Et c'est des réflexions, c'est des réflexions,、euh, qui nous étonnent.、Hein. Mais on ne se rend pas compte de la vie des, des citadins. Moi, je suis à, bon, à Paris, j'y vais de moins en moins, hein, mais. C'est vrai que je, n a i m e plus trop y aller, mais bon, mais, mais c'est vrai que, voilà, e、euh, n même temps, j'ai peut-être, t、ouais, e n t i o、ouais. n à dire, je vais, mais enfin, je suis en pas là, mais, mais、ouais. c'est vrai que c'est une ville que j'ai a i m e plus trop y aller. Je me sens pas bien là-bas. Et, et, je me dis, mais les gens qui vivent là-bas, qui connaissent que ça, c'est terrible, quoi. Et là, il n y a qu'une chose qui est respectée à Paris, c'est l'escalator dans le métro. Parce qu'en France, on ne respecte pas grand-chose, aujourd'hui. Mais là, l'escalator, vous prenez l'escalator dans le métro,、euh, ceux qui, c o u r e n t ils sont à gauche et les autres à droite.、Ouais. Si vous mettez à gauche, vous êtes m o r t hein. Les mecs, ils vous posent dessus. Non, non, mais c'est la seule chose qui est respectée. Vous avez jamais vu ça, les, les, les escaliers roulants Les escaliers roulants, les, tous à droite, ceux qui ne bougent pas, et à gauche, les, ceux qui courent, qui sont pressés de mourir avant les autres. <rire> non, parce qu'on va tous au même endroit, donc ça ne sert pas à grand-chose de courir. Mais bon. Le spectacle, il, est, il affiche complet, là, pour samedi prochain, p le r ô l e Alors, le, ben, je viens le... de l'apprendre, mais. Le, le 15 À Franklin, je ne sais pas si c'est complet, ça vaut toujours la peine d'appeler. Enfin, si jamais on fera une deuxième séance. <rire> Non, non, mais, enfin, ouais, c'est possible que ce soit plein. Je sais, je sais pas quand. J'ai eu Yvon, ai, j a i eu Yvon la semaine dernière, ouais, mais il m'a dit que c'était déjà bien, bien rempli. Bon, ben, je sais plus qui、ouais. c'est qui me l'a dit, moi, i f r a n c h e m e il faut téléphoner. Allez sur mon site, il y a le numéro, vous appelez. Mais c'est vrai que c'est mieux de téléphoner que de venir au dernier moment si、ah, vraiment c'est、oui, complet,、sûr. parce que si on peut pas vous accueillir.、Euh, faire, oui. je n e voudrais pas que c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des mécontents. Mais de toute façon, vous allez revenir,、euh, peut-être avec ce spectacle-là aussi à Bellegarde. o u i j'aimerais bien, je vais contacter le, la ville, l'association, là, j'a La prochaine pour la b e l l e g a r d Oui, surtout que ça plaît beaucoup. Voilà. p o u r r é organiser ça à Châtillon, par exemple. Châtillon, alors pour le théâtre, c'est moins. Pour le moins de ma chose, c'est ce que j'ai fait pour le rugby. Ah oui. Mais c'est vrai que le théâtre, je préfère. Mieux que ce soit la salle des fêtes de Belgarde. l e Oui, c'est mieux. Je ne la connais pas, je ne suis jamais a l u théâtre j e a n d'Arc. Mais c'est un théâtre, je veux dire, il y a une scène. Ah oui, une scène. C'est un petit théâtre. C'est un petit théâtre, oui, c'est ça que j'aime. C'est très bien. Oui. Avec, avec, bah, ce sera avec plaisir, hein, tout à fait. Oui, ça, sur Belgarde, l e j'ai j o、oui, u juste le one-man show pour le rugby, la chaîne â t de m i c h a i l Il y a très longtemps, j'avais fait pour l'aéro-club. Il y a très、ah. très longtemps. Oui. Ah, oui, déjà, oui. Oui, oui et d'ailleurs, c'était le président qui, le pauvre, s'était tué en avion. Michel p i q m a l Voilà. Ce pauvre a v i o ça fait des années. Ouais, ça fait des années, et je pense. Vous savez quoi Ce monsieur, il était tellement sympathique. Je ne sais pas si quelqu'un de sa famille m'écoute, mais. Je pense souvent à lui. À chaque fois que je passe à b e l g a r d e je pense à lui. C'est vrai? Oui, parce que c'est quelqu'un qui avait. On ne s'est pas rencontré longtemps, hein, qui était très chaleureux, qui dégageait beaucoup d'humanité. Et voilà, et, et quand j'ai appris que c'était ton avion, j'étais très triste. Et je pense à chaque fois que je passe par le haut, là, vers l'aérodrome, je pense à lui.、Ouais. Voilà. C'était, en quelque sorte, c'était un. C'était un artiste, hein, Michel Oui,、ah, mais alors, Je ne connaissais pas vraiment bien, bien, mais je, on s'était... En, en fait, c'était, vous savez, des fois, dans ce métier du spectacle, on rencontre les gens deux, trois fois successivement.、Euh, voilà, Parce que lui m'avait fait venir déjà pour aller en club, et après, je l'avais recroisé, je ne sais plus, à Genève, dans une autre soirée. Je lui ai d ah, vous êtes là et tout. Et puis voilà, donc、euh, c'est comme ça. quoi.、Mmh. Euh, ah, ouais, e Mais je ne connaissais pas plus sa vie que ça. Quoi, mais,、voilà. donc, mec, il mais v o à Donc, souvent... pense je Il était musicien. Ah oui, d'accord. C'était、okay, un, oui. un pote. D'accord. C'était un pote. Voilà. Euh, euh, du coup, j'ai perdu le fil de l'aiguille.、Ah. Le fil de l'aiguille, oui. Oui. Oui.、Ah, oui. Il est déroutant.、Oui. Ah, C'est incroyable. Ça.、Ah, non, ça ne va pas revenir.、Ah, oui, pas revenir je, pour... je commence à me faire vieux.、Ah, oui, <coughs> ça ne vient、euh... pas. Ça v a venir. On choses. Bon, mais va en parler a u e chose. On va arriver au terme de l'émission parce que、ouais. vous, vous, vous êtes a p p e l é à partir. partir mais l'émission,、ah oui, oui. encore cinq、oui. minutes. Encore 5 ouais. minutes. Ouais, oui, mais là, elle est tardive. Oui, je vois bien. On、ouais. va、ah, ouais. ouais. vous offrir une pendule. Elle a dix minutes. Non,、ah、mais、oui. c'est simplement une pile là, qui manque. Ah, d'accord. Oui,、ouais. oui, oui, oui. Elle n'est rien. Elle est, elle est、ouais. un peu usagée. Mais ça Alors, veut toujours parvenir. J'ai pas vu le là, le, le, le, le, le CD qu'on va entendre dans quelques,、ah oui. dans quelques instants,、oui. euh, c'est pour, c'est pour l'hiver prochain. Alors, on l'avait déjà lancé un peu cet hiver,、ouais. mais là, l'hiver prochain, on va vraiment mettre le paquet dessus.、Ah、ouais, c'est, faut y arrêter, faut y arrêter, on va tout y faire péter. Ben, ça parle en même temps des touristes,、euh, qu'on, qu essort bien quand ils viennent chez nous, parce que ça coûte cher les vacances au ski, e i Puis des fois, je trouve que les, les, les, les gens de, de la région, ils exagèrent un peu les prix,、euh, Exorbitant, des fois, faut pas exagérer. Et puis,、euh, hein, enfin, t puis e quelqu'un qui a le courage de le dire. Et puis, voilà dans o moment donné n un c à f u puis t et pas a d le même sens, c'est vrai que je me moque aussi des touristes,、ouais. des fois, avec leur comportement. Donc, il y, y en a tout le monde en prend pour son grade. voilà Et ça s'appelle Il、euh, faut y arrêter, il faut y arrêter on va tout y faire péter. Ça, ça plaît bien. Ça,、oh, bon, là, on, va le... on va le diffuser. On va le diffuser, bon. C'est、ouais, bon On y va ouais, ouais, Allez, Allez c'est parti.、Euh, on se dit au revoir Oui. a s d i e u dons. Ah non, pas adieu. ah non, adieu, on d i t se dire bonjour. Ce n'est q u u n o r e v o r i e n, n oui, nous, non, je, oui, hein,、ah、je reviens avec plaisir parce que c'est bien sympathique, vos t u d i o et tout, c'est très bien. On, on essayera justement, vous, vous faites bien de, de le dire, Jean-Michel, on essayera de trouver、euh, peut-être、euh, un autre moment où vous aurez un peu plus le temps. Oui, bah quand je viendrai jouer à OC, Moi là j'ai du temps, mais c'est vrai que、eh je, dois bah, partir, voilà. je dois partir. Bah, notre... Quand vous viendrez jouer à OC, vous à viendrez à l'émission, on vous présentera à OC et on refera un petit tour d'horizon de ce s u e Et puis vous aurez retrouvé la question. Puis, <rire> ah puis, o u s i tous un. Peut-être. On va savoir. Deux cerveaux. Deux cerveaux, un devant et un derrière. <rire> merci à Ludo qui a réalisé l e x p é r i e n Merci Robert. Merci, merci Ludo. Merci Léo, merci, Léo. et Jean-Michel.、Ouais. Puis bon spectacle. Enfin, ouais, merci bah,、euh, à Franklin, avec plaisir. Ce sera le 15,、euh, samedi 15 juin, 20h30, salle des fêtes. On, le redira. on le redira samedi、voilà. prochain. Et là, on va écouter ce que vous nous avez produit.、Allez. Merci Ludo Merci、ouais. Ludo. Réchauffement de la planète, non mais tu dérailles, viens chez nous faire la fête, tu verras comme ça caille. Et t'as ta télé, internet et tout le merdier à la montagne, on a mieux à te proposer. Salut les touristes, besoin d'un petit coup de main.、Ah, mais quelle bande d'artistes, g h n î n e au milieu du chemin. Il reste 300 mètres, bienvenue dans ma station, paye ton parking sans oublier les locations. Faut y arrêter, faut y arrêter. Faut y arrêter, on est là pour s'éclater. Faut y arrêter, faut y arrêter, faut y arrêter, on va tout le petit faire t r a t e r On est p a s bien là, allez, faut profiter. Est-ce qu'il y en a un qui te pose devant, mais laisse-le aller. Au、oh, vin,、enfin, aïeux, je te jure, les touristes. Faut quand même tout leur expliquer, hein. Fin <rire> sous les petits bouts, tu les as oubliés. Sans rester au piou-piou, cours les récupérer. Puis faut faire les courses, tu sors ta carte bleue, on comprend pas pourquoi ça te rend nerveux. Confie-nous ta femme en cours particulier avec notre TD, moniteur diplômé. Elle dansera sur les boss, e s ils veulent la faire sauter en fin de journée, elle sera toute démontée. Faut y arrêter, faut y arrêter, faut y arrêter, on est là pour s'éclater. Faut,、oh. faut y arrêter, faut y arrêter, faut y arrêter. Et le Dédé, tu sais qui l enlevé, a d e s bonnes amies, dans la région. L'époque à des Mojons,、hein. il est con ce Dédé. Regarde les gamins, ils sont pas bien là、hein? À l'air pur, sans voiture. On va a juste r les équiper. Terminé le ski. Tu rentres à Paris. Tu t'es pris pour un champion, mais tu rapportes juste le flocon. Nos belettes t'ont fait tourner la tête, toute la semaine t'as voulu choper. Finalement, c'est la crève que t'as attrapé. Sois nostalgique de nos odeurs, nos traditions. Bientôt sur le périph', tu respiras le c o u d r o n Et c'est pas fini, t'as pas goûté l'agneau. Bois un coup de g é n é p i Mais r e prends pas ta bagnole. Mais i t e à t o u r n e r le bonheur n'a pas pris, reste chez nous, faire la rioule toute la nuit. Faut y arrêter, faut y arrêter, faut y arrêter, on est là pour s'éclater faut, faut y arrêter, faut y arrêter, faut y arrêter, on va tout t e faire péter Fais ta tournée, fais ta tournée, fais ta t o u r n e r on est là pour s'éclater Fais ta tournée, fais ta tournée, fais ta t o u r n e r on va tout t e faire péter